La musique qui continue sur le 89.4. Nous sommes dimanche 12 octobre. Ravis de vous retrouver pour votre émission dominicale. C'est la Belle Rock pour ces deux prochaines heures. Avec,、euh, allez, en entrée, de la bonne musique. Qu'est-ce qu'on a d'autre En plat de résistance, on a du live. Et puis en dessert, on a notre charmante Sarah, évidemment. Ah bah moi, je suis entrée, plein principal et dessert. <rire> tu peux même、ah、ouais, me compter quand le fromage, si tu bon, veux. Bon, d'accord, t'as passé un bon week-end, toi、euh、Ouais Très bien, mais tu vois, j'avais mis le fromage à la fin. Ah oui, t'as mis, mis、bon. le fromage

À la fin, oui. s h ouais, d'accord. À, à,、ouais, à l'anglaise, oui. Ok, d'accord, très bien. Nous, on a l'habitude de prendre le fromage avant le dessert, mais bon, c'est une question de goût et d'habitude, on va dire, hein, de tradition. de place aussi. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. o u franchement, un bon week-end ensoleillé. On a écouté plein de choses. Et puis, on est sortis s'oxygéner aussi. Ça fait du bien. Ça fait qu'on a rechargé les batteries. On est prêt à, à vous matraquer du bon son pendant deux heures. Je vous le disais hein, au programme de ce soir. Pas mal de nouveautés. Et puis aussi beaucoup d'annonces de concerts. Beaucoup de、wow. retours de musique.

Live, on va dire,、mmh. puisqu'on aura évidemment des, des extraits de Made in Nowhere et puis évidemment le folk de Seed Matters. Retour mardi dernier du côté de la salle des grands marais à Riorge.

Et puis des nouveautés. Tiens, une nouveauté tout de suite, ça Oui, allez.、Let's. Allez, qu qu'est-ce qu que tu nous c a l e s Je c a l e un petit Cold War Kids avec le titre Something is not right with me. Oui, nouvel album hein, sorti album. lundi dernier. Il s'appelle Loyalty to Loyalty. J'avais quelques soucis à parler、oh. hein, la bah, semaine dernière, mais ça va、non. mieux. Hein, vu je ne sais pas. Loyalty. Loyalty. C'est avec la langue. OK, Loyalty. Ah, voilà, un peu mieux, o、ouais. u、ah, Je suis un expert de la langue. Allez, on change de sujet.、Euh, disponible sur le label.

V2, deuxième album pour les quatre Californiens. 13 titres de rock sophistiqués et toujours aussi tendus, hein, avec des influences dans le blues, le jazz, la soul et le dub. Et pratiquement toute l'industrie live. Ouais, avec pas mal de ressemblances, je vous le disais la semaine dernière, avec le son de Jim Morrison et des Doors, mais c'est、euh, pas un fait du hasard, puisqu'ils viennent tous les deux du même coin, c'est-à-dire Long Beach en Californie.、Mmh. Euh, toujours pas de, de date près de chez nous.

Ils seront tournés en France en novembre, le 23 novembre au Rockstore de Montpellier, le 27 au Vegan de Bordeaux, le 28、euh, au Phare à Toulouse, et le 29 novembre, jour de mon anniversaire, tiens, tiens, tiens, tiens, <rire>、euh, un petit peu loin pour a les Lewers, ça sera du côté de Paris, ça sera au Bataclan. Le mieux, c'est qu'on se les écoute tout de suite dans la Belle、Allez. Rock sur le 494. Something is not right with me. You <rire> J'ai écouté, j'ai écouté. <rire> Something is left. Not...

They could hardly find the i r spines. Fashioned the people was s l e e p a n d late into the evening. Reach behind, they could hardly find the i r spines. You s e c o n d i

Deuxième album des Californiens Cold War Kids, Something is not right with me. Voilà une petite nouveauté. Il y en aura plein d'autres. Si vous nous rejoignez dans la Bell e Rock, et、euh, eh、bienvenue hein, tout simplement. Sachez qu'on aura pas mal de, de live ce soir avec、euh, s i d Matters et les locaux de Made in Nowhere. Et aussi beaucoup de nouveautés. Tiens, un nouveau single pour un groupe de Liverpool, Sarah, qui s'appelle The Hot Mills. Ouais, c'est un très bon sandwich ça. C'est un très bon sandwich, ouais. ouais. En tout cas, c'est un très bon single aussi qui s'appelle I Wish.

I had never been in love.、Oh.

l'honneur Dans la Belle Rock, en ce début d'émission, avec un tout nouveau single pour un groupe de Liverpool qui s'appelle Hot Melts. I wish I had never been in love. C'est sur un label qui s'appelle Epitaph. Et puis à l'instant, Johnny Foreigner, Sarah. Waouh!、Wow. Ça, ah, ça réveille, hein? Oui, oui, J'aime bien le nom. t a i m e bien le nom, c'est tout. Oui, Johnny Foreigner. C'est tout. Quand on parle de étrangers en général, on les appelle Johnny Foreigner.

Ah, ouais, ok,、ah, d'accord. Moi, je pensais qu'on disait juste foreigner, mais on ajoute Johnny aussi. C'est un peu comme si tu dis John Doe, tu vois, c'est quand tu n'as pas un nom,、okay. mais on, on donne un, genre, un nom général. Ok, nous、voilà. aussi, quand on dit Johnny en France, ça, finit, ça signifie autre chose en général.、Hein. Halliday Eh oui, Johnny Halliday, il、ouais, n'y、euh, a <rire> pas de Johnny Halliday.、Euh, Johnny Foreigner,、oh, donc c'est un trio qui vient de Birmingham Oui, un trio de Birmingham、euh, Alexis, Junior Elvis et Kelly.

Ouais. Et c'est le tout premier euh, euh, album. Et le single、euh, que, que on vient d'écouter, c'est Eyes Wide Terrified. Et l'album s'appelle Waited Up Till I Was Night.

Alors, ils sont tout jeunes, hein, tout p r e m i e r e n r e g i s t r e m e n t Tiens, puisqu'on parle de, de jeunes groupes qui commencent, deux groupes rouanais qui seront、euh, en concert, ça sera du côté du w a m s Pub à Rouen,、euh, Avenue de Paris, de... Hein, le bah, samedi 25 octobre. Deux groupes, un qui s'appelle Paper Rock Scissors、euh, pour du rock alternatif et l'autre groupe s'appelle Pixel pour du pop rock、cool. euh, avec euh, des compos, des reprises. Tout ça à partir d u 2 2、euh, non, à partir de 22h, pardon, ça sera le samedi 25.

25 octobre. Allez applaudir donc ces deux formations qui débutent, hein, Paper Rock, Scissors et Pixel. Voilà.、Euh, tiens, en parlant de. Non, justement, u、euh, n groupe、euh, suivant, hein, Terry Edwards and the Space Goats.、Mm -hmm. C'est un nouveau single. Alors, ce s t pas des débutants, hein, puisque Terry、no. Edwards, artiste anglais, hein, qui a officié notamment avec.、Euh, T'es prête, Sarah Oui. Alors, avec les h Ixon, Galleon Drunk, Madness, Billy Bragg, Tom Waits, Tinder Sticks, Nick Cave, PJ Harvey, Lydia Lunch, Robin Hitchcock.

The Duke Spirit, Dirty Pretty Things, et entre autres Elbow aussi. Ah oui. Alors, ils ont、Just、fait pas mal, de, pas mal de, de choses. Il y a un nouveau、uh, single. C'est un single de u x titres qui sort sur un label collectif anglais qui s'appelle The Orchestra p i t Terry Edwards and the Space Goats. Sarah, c'est des.、Euh, des euh, comment on appelle ça, les, les petites chansons que tu chantes aux enfants les, les,、euh, les nursery rhymes. Voilà, exactement. C'est une adaptation. Est-ce、ah. que tu connais celui-là Hark Il... Hark, The Dogs Do Back.、Euh, on va voir.、Tu、Mais.

Il faut que je le dise, je crois. Vas-y, dis-le. Hark, hark, the dogs do bark. Très bien, Sarah. a l o r s c'est pour les enfants, mais le départ, c'est plutôt pour les adultes, tu vas、ah. voir. c'est、euh, Débranche le casque, vas-y, enlève le casque. Ok, c'est fait. Vas-y, c'est fait, c'est parti. <rire> <rire>

Someone in a velvet gown. Some gave us white bread, and some gave us brown, and some beat us soundly and sent us out of town. <laughs>

Pour monsieur Terry Edwards et ses chèvres de l'espace. C'est pas terrible en <rire> français,、hein. Spice Goats, c'est、ouais. un petit peu mieux,、hein. avec deux comptines revisitées, version adulte, on va dire, hein, Sarah. Oui, mais les paroles ne sont pas trop, trop changées. C'est vrai, ça m'a pris un petit moment pour le connaître. Mais en même temps, il faut dire,、hein. tu joues ça à tes enfants avant de les mettre au lit, c'est <rire> plutôt le cauchemar que les beaux rêves,、hein. non、euh, Oui, peut-être à garder pour les parents, donc、euh, Terry sinon, Edwards. Sinon, ils vont être、euh, infects, quoi.

Ah oui, c'est vrai,、ouais. ça va, va prendre un dormir, petit moment hein, hein. à, à s'endormir. En tout cas, le, le single est terrible.、Hein. Il y a deux, deux titres donc, Hark Hark, The Dogs Do Bark et Free Blind Mice. Ça、ah, veut dire quelque chose, celui-là. e l à j'adore. Bon, écoute, c'est version Calypso. En plus,、ah. je te le joue promis la, la semaine prochaine. a a h c e t p r f Et puis, à l'instant, on était p a r t i du côté de, de la France. Un Single tiré du dernier album Games Over de Laetitia c h e r i f s o r t i sur un label qu'on aime bien ici un label Fargo.、Ah. Laetitia c h e r i f f chanteuse rock française.

Française, mmh. Élevée à Paris, puis elle a déménagé très jeune du côté de, de Lille. Elle vient d'un milieu modeste.、Euh, son histoire, vite fait, elle rencontre le guitariste de Dominique A qui s'appelle Olivier Melano.

Euh, ensuite, elle rencontre un batteur qui s'appelle Gaël Desbois, hein, qui jouait dans un groupe qui s'appelait Mobile.、Euh, tout commence en 2004 où ils enregistrent un premier album qui s'appelle Codification, un album qui leur permettra de partir en tournée et de jouer notamment du, peu, du côté du printemps de Bourges. Ils joueront aussi、euh, au festival Vieille Charrue. En 2007, c'est un petit peu plus calme. Et puis en 2008, elle a donc sorti son deuxième album、euh, Games Over, un album qui est sorti、euh, cet été.、Et、elle t e est、euh, actuellement tournée en France,、hein. alors pas de date près de chez nous. s m a i

Mais、si vous nous écoutez via le podcast un petit peu partout en France, sachez qu'elle jouera par exemple au festival Jazz Pulsation, ça sera à, nice, à Nancy i c e à n pardon, Nancy, ouais.、Euh, ouais, Nancy le 15 octobre. Elle va jouer aussi à Bordeaux le 17 au c r a c r a t

Toa, ouais, c'est ça. Et puis elle jouera au festival Les Lendemains qui chantent. Ça sera le 18. C'est du côté de Tull. e On reste Sarah du côté du label Fargo. Ouais. Et pour une bonne raison, puisque、Très、on va accueillir、raison. mardi Harry Orge, une excellente chanteuse qui vient、euh, oui. de Seattle, c'est ça Ouais, j'ai hâte de le, le voir en fait. C'est Jessie Sykes. Oui. Et、euh, elle a déjà sorti trois albums en fait. Ouais, dernier album qui date de 2007. 2007. Et、euh, ça s'appelle

Like, love,

Lust and the open halls of the soul Alors non seulement on va voir Jessie Sykes Mais <Oui. S 2> on va voir aussi, elle est bien accompagnée Puisqu'elle a <Oui. S 2> un groupe avec elle The sweet hereafter o、ouais. u Alors i s a les critiques, les médias Ont l'habitude d'écrire e d sa musique Comme、euh, du folk rock pour le 2 1 e siècle、euh, Nous on retiendra surtout、euh, Dans cette émission qu'elle puisse Ses influences un petit peu de partout Ça va sentir peu, <ouais. S 2> bon la folk, la country, la soul La pop des années 60 Bref, elle est actuellement tournée En France pendant ce mois d'octobre

Avec une date au milieu à Riorge, ça sera ce mardi 14 octobre.、Euh, une soirée en coproduction avec l'association Papillon Bleu. Voilà.、Euh, la particularité de cette soirée, et on s'excuse pour nos auditeurs et auditrices la semaine dernière, c'est qu'on a essayé de voler tout simplement、euh, les mardis du Grand Marais, puisqu'on a dit que ça allait être 5 euros, c'est 6 euros. Ah!

Oh, ç a v a pour、oh, un si euro, si、euh, franchement, hein, pour aller voir une magnifique chanteuse de Seattle, Jesse i Sykes and the Swear Hereafter. Soirée donc club hein, avec un seul artiste au tarif attractif de 6 euros. Ça sera ce mardi. Les mardis du grand marais, on y revient dans quelques instants puisqu'on aura l'occasion de jouer nos premiers extraits de la semaine dernière. C'était avec Made in Nowhere. Mais pour l'instant, Sarah, un petit Jesse Sykes Un petit Jesse Sykes. Qui s'appelle Spectral Beings. C'est parti.

For us, and others still arrive. Some stand behind the unmarked sign, recognized from time to time. And everything is up for grabs.

Dark raving.

Jesse Sykes and the sweet、uh, hereafter Spectral Beings, un tiré de, de l'album, Sarah vous le disait, Like Love, Lost and the Open Souls.

Euh, open Halls of the Soul, même,、Exactement. je dirais. Voilà. Voilà.、Euh, ça sera donc ce mardi du côté de, de Riorge à une soirée club. On le rappelle encore un coup, il faut absolument y aller. Tarif attractif de 6 euros en coproduction avec l'association Papillon Bleu. Ça va être du grand spectacle, à mon avis, Sarah. Pas violent, je crois. Il va falloir que dimanche tu nous fasses un petit compte rendu quand même.、Hein. Ah, bah, bien sûr. Hein, je pense que tu, tu, tu vas apprécier.、Voilà. Ah, bah, je crois, oui. Et aussi, en parlant de cancer apprécié,、oui. euh, j'étais allé e voir、euh, Mato.

Ah oui, comment、dit. ça s'est passé? C'était super bien, franchement,、euh, ils ont bien assuré.、Hein. Ouais, donc、euh, très, on très rappelle,、bien. il y avait Steph Moe à la batterie. Voilà, il y avait Ulrich à, à la, la guitare. guitare et il y avait Romain à la basse. Ouais, et puis donc notre ami Axel,、euh, Axel au, au chant et、voilà. à la guitare aussi, ouais. Oui, oui, il avait son guitare, oui. D'accord,、ouais. ça a duré combien de temps? Oh, pff,、euh, je sais pas exactement, mais c'était un très beau moment, bon moment en passé. Il y avait beaucoup de monde.

Euh, donc, euh, ils ont bien、euh, rempli la salle. Et c'est la première fois que j'ai là-bas. Et、euh, c'est marrant de voir le, le groupe dans u n truie, n fait. Ouais, on rappelle, c'était au centre de jeunesse Pierre-Bérégovois à Rouen.

Et en plus, c'était entièrement gratuit. Donc,、euh... Ah, bah oui, ça c'était toujours un plus.、Hein. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent hein, dans la région. On vous le disait, mardi,、euh, mardi du Grand Marais à nouveau. Il、voilà. y aura un autre concert le mardi suivant. Et puis, un groupe qu'on aime bien, hein, French Cowboy, vous savez, les ex-Little Rabbits qui ont sorti un album avec Lisa Lilund qui s'appelle、mm -hmm. Cher h o r s e s Et bien, ils seront en concert aussi dans la région.、Yeah euh, ce jeudi, par exemple, le 16 octobre,、euh, ils vont jouer au Triomphe à s a i n t e t i e n n e avec un groupe justement qui avait honoré.、Euh,

Les m a r d i s du Grand Marais, c'était l'année dernière, il me semble, un groupe stéphanois qui s'appelle Arpad Flynn, donc en première partie et French Cowboy en tête d'affiche au Triomphe à Saint-Etienne ce jeudi 16 octobre. Et si vous avez autre chose à faire ce jeudi et que vous voulez aller un tout petit peu plus loin, c'est pas trop trop loin, c'est du côté de l'épicerie moderne à Lyon, toujours avec French Cowboy, ça sera ce vendredi 17 octobre.

L'album s'appelle Share Horses sur un label qui s'appelle v a l i n a Le groupe, lui, s'appelle French Cowboy. Si on vous dit que ce sont les anciens Little Rabbits, ça vous parlera peut-être un peu plus. Un album enregistré en une semaine l'année dernière du côté de la coopérative de mai. Les French Cowboy qui sont donc, on le rappelle encore un petit coup, en concert ce jeudi 16 octobre avec Arpad Flynn. Ça sera du côté du Triomphe à Saint-Etienne. Et puis le lendemain, ce vendredi 17 octobre, ils seront du côté de l'épicerie moderne. À

Lyon. On vous a dit qu'on avait beaucoup de, de live hein, ce soir, Sarah. Beaucoup.、Euh, notamment retour sur les Mardis du Grand Marais de la semaine dernière. On aura pour vous trois extraits de Sid Matos. C'était la tête d'affiche.、Euh, les Mardis du Grand Marais qui accueillaient un groupe montant de la nouvelle scène r o u e n n a i s e Un groupe qui s'appelle Made in Nowhere. Un groupe qui navigue dans un univers alternatif entre recherche et musicalité. Eh ben,、mmh. On en a profité pour、euh, enregistrer ce concert. On va vous en diffuser deux extraits ce soir. On rappelle le

Line-up, il y avait David qui s'occupait de, de la batterie, e t i e n n e aux vocaux, à la guitare et au sax, Guillaume qui s'occupait, lui, des claviers, des vocaux, de la guitare. À la basse, il y avait Pierre et du côté de. Il y a v a i t encore un cinquième membre, hein, Guillaume, l'autre、euh, Guillaume,、euh, à la guitare, aux vocaux et aux claviers aussi. Le groupe s'appelle Made in Nowhere, premier passage dans cette émission, du moins en live. Ils ont bien assuré, hein, les petits jeunes, ça s'est bien passé, ils allaient perdre d'avoir、cool. trop le trac.

Euh, on les a chopés en, en sortie de, de scène, tout s'était bien passé et puis ils ont eu l'occasion notamment de, de rencontrer leurs、euh, gros fans de Seed Matters. Donc、euh, ça s'est très bien passé pour eux. Et je vais aussi du côté du, du Terminus, c'était、euh, vendredi、euh, dernier.、Voilà. Made in nowhere to lose a friend en live maintenant dans la Belle Rock, enregistré au Mardi du Grand Marais. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais.

Label Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. du

Simply blind The spelling is over anyway From my mind you were bound Now I'm gone Will you forget me?

A strange feeling inside Don't feel b perpetrator A bullet's in your mind Will I forgive you? Will I forgive you?

Merci beaucoup. La Belle Rock, la Belle Rock, la Belle Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Les Made in Nowhere to lose a friend, enregistré mardi dernier du côté des Mardis du Grand Marais à Riorge. Morceau tiré de. Il y avait deux parties, hein, Sarah, partie plus électrique et partie plus acoustique.、Mm -hmm. Voilà, ça faisait partie de, de cette.

Bah、de cette partie acoustique, hein, To、Très、Lose、bien. a Friend, ouais,、euh, un titre qui ne sera pas diffusé à la BBC, hein, par contre.、Hein. Non, parce qu'il qu a dit le mot Bastard. Ouais, le、oh、mot Bastard, ça se dit pas, ça, attention. <rire> là, c est, c est, ça, ça, ça prouve qu'ils sont un petit peu rebelles, un petit, peu, un petit côté rock'n'roll a n d m Ouais, faux quand même.、Hein. Bon, d'autres extraits de Made in w Ware, encore un extrait et puis aussi trois autres extraits à venir de cette session Mardi du Grand Marais de mardi dernier avec les Seed Matters.、Mm.

Nouveauté tout de suite、uh, signée Brian e n o et David Byrne. L'album s'appelle Everything That Happens Will Happen Today.

Dans la Belle Rock, Brian Eno et David Byrne. I feel my stuff. Hein, première collaboration depuis plus de 30 ans, hein, presque.、Wow. Entre l'ex-Talking Heads David Byrne et le légendaire producteur Brian Eno.、Euh, s a r a h l'album、euh, un nom assez compliqué. Oui. everything that happens will happen today that will Tout ce qui va se présenter se présentera.

Alors, pour cet album, hein, la plupart de, de la musique signée Brian Eno,、mmh. euh, David b y r n e qui lui、euh, s'est concentré sur les mots, les paroles et、euh, chanter tout simplement.、Euh, 11 titres à、ouais, une belle voix, hein,、euh, David b y r n e quand même, Monsieur Talking Heads.、Mmh. Euh, un album qui est disponible exclusivement depuis maintenant un mois hein, sur leur site internet pour、euh, avoir une version CD, hein, version physique, comme ils disent. Il faudra attendre le 17 novembre, ça sera distribué en France.

パてピアルバ Everything that happens will happen today。

30 ans d'attente pour cet album, mais on n'est pas déçu, en tout cas, si vous êtes fouet de fan, hein, quand même, il faut être fan.、Ah oui. De longs morceaux épiques comme celui qu'on vient de s'écouter. Je ne sais pas, Sarah, ce que tu en penses, je ne sais pas ce que vous en pensez, a u d i t e u r a u d i t r i c e mais je me referais bien une petite couche de, de live, tiens.、Oh, allez, on a, donc pourquoi pas. <rire> Alors, mardi dernier, il y avait donc Made in Nowhere, on les a écoutés il y a quelques minutes. La tête d'affiche、euh, était consacrée à Sid Matters. Hein, Matters.、Euh, beaucoup de titres tirés de leur dernier album qui s'appelle g o

g o s t Days, qui était sorti chez Because Music, on s'en souvient, c'était le 14 janvier dernier. Troisième album pour la bande à Jonathan Morali, a r i l y m un parisien de, de 27 ans, qui se fait donc appeler Sid m a t t e r s Ils étaient cinq sur scène, Sarah.、Mm -hmm, ouais. Jonathan, donc il y avait aussi Rémi Alexandre, Olivier Marguerite, Jean-Yves l o z a c et pour terminer à la batterie, Clément k a r l Un très beau spectacle donné du côté de, de Riorge, très aérien, une folle

Comme on aime hein, du côté de, de la France, Seed Matters. C'est des petits plaisantins aussi, hein, parce qu'on a l'habitude de demander à l'heure de nous、euh, récupérer les set list e s pour qu'on sache quels titres on va vous diffuser la semaine suivante dans la Bell Rock. Et Jonathan qui s'est amusé à bah, changer un petit peu les, les titres des.、Euh,

C'est bien ça. Pour brouiller un petit peu les cartes, mais on ne nous la fait pas, nous, à la Belle r o c k on a retrouvé des, des extraits.、Euh, <rire> ils avaient marqué par exemple Cornflakes, alors que c'est Cloudflakes qu'on va vous passer maintenant. Juste、ah. des petits changements comme ça. Sometimes,、uh, someday, ils avaient rajouté Always, ou alors c'était pas Everything Else, c'était Everything New.、Mm -hmm. euh, pas mal de, de, de petites plaisanteries comme ça, mais en tout cas, le live、sure. est enregistré du côté de de, de Riorge hein, par notre ami Baba. Une très bonne qualité cette semaine, donc on en est particulièrement fiers. C'est pour ça

Qu'on va vous en diffuser trois extraits de c i n e m a t o r s On、oh, commence donc avec Cloud Flex. Sarah, tu n'y étais pas. C'est pour toi le temps de planer. Tu vas voir, c'est vachement joli. Tout de suite, un nouvel extrait des Mardis du Grand Marais. La belle, rock, la belle Rock. La Belle Rock. Le meilleur du live. Le meilleur du live.

Sitting in the big black oven, what a clever place to hide. With my eyes wide open, my face is a flaming p i e Bare naked in the kitchen, when everyone's sleeping tight. The clock goes to seven, I dance but I don't know why.

standing in the schoolyard, waiting for my teacher to come. She looks gently downwards, picks me up in the sun.

s i d m a t o r s en ce dimanche 12 octobre 2008 en live dans la Bellrock. Si vous avez aimé ce premier extrait des s i d m a t o r s restez bien branché s tout au long de, de la deuxième heure, puisqu'on en aura encore deux autres extraits, plus évidemment un autre extrait de Made in Nowhere. Voilà, on vous gâte hein, du côté des, des retransmissions live ce soir.、Oh, Sarah,、gâté. tu sais que la Bellrock est très éclectique au niveau de la playlist. Hein, Juste、euh, un du petit moment peu. Que, que ça nous plaît, ça passe. On n'aime pas être coincé. Exactement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas écouté de

de, de L'électro dans, dans, dans la Bell Rock, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tu te、yeah. souviens?

Sûrement De l'excellent dernier album du jazzman français Laurent de Wilde,、mm -hmm. un album qu'il avait enregistré en duo avec Autisto 23 et dont le thème était de faire rencontrer un piano acoustique et un ordinateur. Tu te souviens-tu?、Ah、je, je, je me s o u v i e n s de cette petite phrase. oui. Bon, très bien. <rire>、euh, le label, un label français qui s'appelle DTC a voulu pousser ce concept encore plus loin en proposant à des musiciens de la scène électro-hexagonale de donner justement leur version à partir des bandes originales.

De Laurent de Wilde et Autisto 23.、Mm -hmm. euh, quelques semaines plus tard, l'appel a été lancé et ce sont pas moins de 31 remixes qui sont regroupés désormais sur un double album intitulé Laurent de Wilde, Autisto 23, Remix by Friends.、Euh, double album donc、euh, 31 morceaux, le CD et double CD divisé en deux parties. Première partie、euh, du dubstep.

Du b r e a k beat, de la g e r m a n bass, et CD numéro 2 du hip hop ambient, de la dub et de la techno. Premier extrait ce soir de ce double album avec Subversive Boy.、Euh, alors c'est rigolo parce que le communiqué de presse dit de cet artiste qu'il est l'enfant bâtard des daft p u n k de Scan 7 et des r e s i d e n t s Son univers oscille entre expérimentation sonore et p i e d fortement ancrés u r le dance floor, avec pour seul mot d'ordre la subversion des corps et des esprits.、À、vous de

Juger tout de suite dans la Bell Rock, Subversive Boy in the Head with the Wild.

électro Du français Subversive Boy in the Head with the Wild, un son qui, qui rappelle un petit peu le old school, hein, quand même ce son.、Ah, bah ouais, bah ouais. Euh, son un petit peu des Détroits, le côté un petit peu minimal de Jeff Mills aussi, ça nous fait penser à ça. Voilà,、mm. c'est tiré d'un double album qui s'appelle Laurent the Wild vs e r u Autisto 23, r e m i x by Friends, on vous le disait.

31 remix de dispo sur ce double album disponible chez DTC Records. Et puis, bah, tiens, pour tous les fans d'Electro qui écoutent la Belle Rock ce soir, une autre excellente soirée, ça va être énorme, ça va être du côté du fil à Saint-Etienne, ça sera le vendredi 31 octobre 2008. À mon avis, il faut prévoir de ne rien faire le samedi, hein, puisque ça va commencer à 20h <rire> et ça va se terminer à 4h. C'est une première, une soirée qui devrait être une fois tous les 3 mois ou 6 mois, je ne me rappelle plus.、En

En tout cas, la première 21, vendredi 31 octobre, la soirée s'appelle des barabans par la racine. C'est donc la première avec un plateau plutôt alléchant, puisque vous pourrez retrouver sur scène au fil la phase. Vous retrouverez aussi Kali l i v e Dub, Crystal Distortion, Back in the Days, DJ Al Wayne,、euh, du VJing signé XLR Project, plus un artiste de, de dernière minute, ça sera DJ t w e le v le scratcher de i t o n e Voilà plus de, de renseignements hein, sur www.

Salamecprod.fr ou tout simplement sur le site officiel du fil www.le-fil.com. f i l Voilà vendredi 31 octobre, ça sera une première pour le fil puisqu'ils vont terminer à 4h du matin.、Oui. Euh, et pour tous ces artistes franchement géniaux, ça va aller de 12 euros à 16 euros, plein tarif le soir même à partir de, de 20h. Ça va être,、euh, ça va être euh, chaud pour les baskets.、Show. Ça va être très chaud. Voilà, on va marquer une petite page de publicité.

Juste après la pub, on revient avec un autre extrait de Made in Nowhere, enregistré en live mardi dernier du côté de Riorge. v i a g i n Radio, Rohan.

La Belle Rock de retour sur le 894 avec, on vous disait, un autre extrait du groupe montant de la scène rouanaise. Il s'appelle Made in Nowhere, David, Etienne, Guillaume, Pierre et l'autre Guillaume, Guillaume numéro 2.、Euh, deux parties <rire> bien distinctes hein, dans ce concert. Une partie plus électrique et une autre plus acoustique. Franchement, autant vous le dire tout de suite. J'ai plus kiffé sur la version acoustique. Alors, on、okay. va s'en écouter un deuxième. Un titre qui est en train de devenir culte à la radio. On l'aime tous cet extrait. Il s'appelle

Merci. La b e l Rock, la b e l Rock, la b e l Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live. Deuxième et dernier extrait pour Made in Nowhere, Under the Last Glow. J'aime beaucoup cette petite ritournelle, c'est sympa.、Ouais. Euh, Enregistré un mardi dernier, un grand coucou encore, un grand bravo à David, Étienne, Guillaume, Pierre et l'autre Guillaume, Guillaume numéro 2.

Euh, c'est avec grand plaisir, hein, que s'ils si nous、ouais. écoutent, d'ailleurs, continuez,、ouais. euh, les gars.、Pardon. Et puis,、euh, n'hésitez pas aussi à communiquer, hein, vos, vos, dates de concert pour qu'on annonce tout ça à l'antenne sur le 89K. D'ailleurs, il y a un, un adresse, hein, une adresse email, si vous v o u l e z justement nous envoyer des emails en direct pour euh,

Ben, je sais pas si vous étiez du côté de, de Riorge pour nous faire passer vos, vos sentiments sur Madinoware e n ou Sid Matters ou tout autre commentaire, n'hésitez pas. Virgin Radio, Rouen, Arrobas, Orange, fr. Virgin Radio, Rouen, Arrobas, Orange, fr. Et puis je vous rappelle qu'à partir de demain sur HTTP d o double slash label rock b l o g s p o t com.

Vous aurez l'occasion de trouver la, la, la track listing hein, de, de tout、oui. ce qu'on a passé ce soir avec les liens des artistes、euh, internet et aussi la possibilité de, de réécouter en podcast, d'enregistrer précieusement en MP3、ah. sur votre disque dur l'émission de ce soir.、Euh, pas mal d'archives sur le site puisque vous pouvez remonter jusqu'à mi-août sur le http://labelrock.blogspot.com. w w w

Nouveauté musicale à nouveau dans la b e l Rock avec un groupe pas si loin de l'atmosphère, justement de Made in Nowhere, le groupe américain Calexico. Nouvel album qui s'appelle Carried to Dust, sorti le 8 septembre dernier. Un album qui s'est classé directement parmi les 40 meilleures ventes d'albums en France. d i x i è m e album pour ce groupe. Une musique toujours aussi planante avec, comme d'hab, quelques petits mariaquis.

With flowers of

人

Alexico, Victor Jarrah's Hands. L'album s'appelle Carried to Dust, sorti le 8 septembre 8, dernier.、Voilà. Oui, a Sarah. s on Vous le d i s a i t un album qui s'est classé directement parmi les 40 meilleures ventes d'albums en France, qui est assez、euh, énorme hein, quand Il même. Il faut、ouais. le faire.、Euh, oui, dixième album pour ce groupe donc, de Toxon en Arizona.、Euh, très bel album, hein, disponible distribué via Coopérative Music. C'est sur un label qui s'appelle City Slang. On va remettre un petit peu de, de b o m b o o m

Tiens, un petit peu de n i a r d e dans le poste ce soir avec un extrait du nouvel album de Block Party. Un album disponible uniquement en téléchargement hein, sur le site du groupe. Pareil que Brian Eno et David Byrne. Il va falloir attendre, Sarah, un petit moment、oh, Jusqu'au 27. Jusqu、ouais. 27 octobre. Pour avoir une, une sortie en CD.、Voilà. Euh, troisième album qui s'appelle Intimacy. Intimacy. Ouais, Intimacy.、Oh. Ouais. Le single tourne depuis.

Quelques semaines à la maison, on se découvre ce soir sur le 8 9 4 dans la Belle Rock, ça s'appelle Mercury.

Énorme dans la b e l l Rock, Block Party pour commencer, nouveau single Mercury tiré de l'album.

Intimacy, l'album qui arrive le 27 octobre prochain. Et puis, à l'instant de Young Gods, hein, depuis、Puissant. plus de, de 20 ans, ouais, que le trio suisse hein, continue d'expérimenter de, en proposant une, une musique qui fait passer, penser parfois du Nine in Shells, par exemple.、Euh, en tout cas, de, de l'indus aérien, mais très explosif.、Mm. Sachez que si vous ne connaissez pas d e Young Gods, il existe un album best-of plutôt sympa qui s'appelle Double X Years avec des titres qui vous

De 1987 à 2005. Et sachez aussi que si vous les aimez et que vous voulez aller les voir en concert, hein, ils seront à l'affiche du festival Rock Tambul. e Ça sera ce samedi 18 octobre du côté de, de Grenoble. Franchement, ça vaut le coup de, de faire quelques kilomètres、ah, en ça, voiture. En parlant de concerts, tiens, quelques autres très intéressants cette semaine et le week-end prochain. Tellement de、euh, choses à faire. Ouais, ça commence vendredi, Sarah. Oui, vendredi.、Euh...

Avec un Music is not fun. Ouais, un petit、au、groupe、passage. lyonnais qu'on a découvert、voilà. il y a un an à peu près et qui oui, est en、oui. train de, de percer. Ils ont、voilà. joué au, au festival Rock en scène, tiens, du côté de, de Paris. Et ils seront au passage, c'est ça Au passage à Lyon. Ouais, ça continue le lendemain samedi. Ça sera plus près de chez nous puisque ça va se passer du côté du théâtre de Rouen. Ça sera Papillon Bleu hein, qui, comme chaque année, propose sa nuit du blues. Juste、cool. une dernière information de, de dernière minute, là, justement.、Euh, Andy J. f o r e s t qui sera malheureusement.

Indisponible pour des raisons personnelles majeures, on va dire, mais du coup, pas de panique, hein, il sera remplacé par、euh, quelqu'un、euh, franchement terrible aussi, c'est Beau Weevol、euh, qui jouera donc、euh, en compagnie de Patrick Verbeck.、Euh, tous les détails sur www.associationlepapillonbleu.com.

Il faut regarder. Oui, il faut y aller du côté du théâtre. La nuit du blues signé e Papillon Bleu. On retourne du côté de, de Riorge pour un deuxième extrait de Sid Matters. On va retrouver Jonathan, r é m y Olivier, Jean-Yves et Clément. Je vous disais tout à l'heure, je te disais, Sarah, que、mmh. c'était des petits plaisantins qui、ah. s'amusaient à changer les, les titres justement sur la setlist. On a reçu un email. D'ailleurs, on, on la remercie de l'or, une des organisatrices des Mardis du Grand Marais.

Et euh, qui commence bien son email puisqu'elle nous appelle Salut les stars vocales de nos dimanche soirs. Donc, <rire> déjà là, cling, cling quelques points dans la cagnotte, c'est clair, ça nous fait plaisir.、Euh, qui nous écoute、euh, via son portable. Tu sais que maintenant tu、ah. peux écouter、euh, la FM avec un portable.、Hein. Si, si, Pas tu, très branches,、euh, si, si vachement bien. tu branches、euh, un casque, ça sert d'antenne et t'écoutes、euh, en i f i stéréo, il n'y a aucun souci.、Oh. Ouais, ouais, c'est vachement bien. Donc,、euh, wow. du coup, alors、euh, apparemment, on la suit dans son ménage, c'est-à-dire qu'elle va de pièce en pièce entre l'aspirateur, le produit vitre et tout. On...

Peut-être faire une petite inspection ce soir. Alors attention, <rire> on verra si c'est bien fait ou pas.、Euh, elle nous disait justement délire la petite info sur la setlist de Sid Matthors. J'avais pas fait gaffe, mais en fait, c'est un des musiciens qui m'a filé la sienne. Alors je me dis que peut-être ils se font le délire pour eux-mêmes. C'est vrai que ça pourrait être sympa, quoi, histoire de, de brouiller les pistes un petit peu et puis de casser la monotonie des tournées. C'est vrai. Ouais, pas. Mais c'est souvent quand t es en groupe que tu, tu utilises un titre qui est différent, en fait. Oui, complètement.、Ouais, c'est un truc qui, qui, qui accroche le.

Chanson à toi. En tout que cas, l'heure qui dit On saura jamais, suspense,、ah, bonne fin d'émission, merci et vive le rock'n'roll. Et ben voilà, à mardi, l'heure, ouais, du côté de, des mardis, hein, Jesse Sykes. Jesse Sykes. On y sera, on y sera, on y sera. Par exemple, Someday, Sometimes, c'est le deuxième extrait de Sid Matters qu'on s'écoute sur la setlist, justement, ça s'appelait Someday, Sometimes, Always. Ah,、hein、pourquoi pas. Très mignon. Voilà, allez, on y va, encore un titre énorme signé Sid Matters.

I wish I could see you in the dark.

Again, doesn't matter if you're

Le projet Sid Maters, un autre projet qui vaut vraiment le coup du côté de la France, c'est le projet de Saturnin, alias Christophe Talon.、Euh, album, premier album sorti, bah, qui sort ce mois-ci. Christophe, il faut savoir qu'il fait tout. Ça, il compose, il écrit,、ah, il chante, il joue tous les instruments. Une pop psychédélique très inspirée. Moi tu l'auras remarqué.、Ouais, ouais, c'est、euh, vachement、ouais. bien. C'est、euh, deuxième extrait hein, dans la Bell e Rock des travaux des années 60. Il s'inspire beaucoup, par exemple,、euh, Early.

Pink Floyd,、Very、les Beach Boys,、euh, sorti sur un label qui s'appelle Busy Line avec une distribution en France assurée par d i s c o g r a p h、mmh. Mais je crois que toi aussi, tu as un petit coup de cœur aussi cette semaine. Oui, un petit coup de cœur.、Oui. C'est un super bon album qui s'appelle No Exile et puis、euh, le groupe s'appelle Noblesse Oblige. Noblesse Oblige, d'accord. Voilà Et en fait, c'est un duo、euh, moitié allemand et moitié française.

Okay. Donc, il、euh, y a l'allemand le, Sébastien Lee-Philippe, que en fait, ça fait très français comme nom, en fait. Oui,、ouais, c'est vrai. Sébastien, s é b avec s t i e n a un n à la fin, oui. Sébastien. Sébastien. C'est la petite différence, Sébastien. Oui. Et、euh, une Française, Valérie Renée. Et、euh, on voit aussi qu'ils ont un petit e touche anglais, moi, je trouve. Oui. Parce qu'ils ont passé pas mal de temps à Londres. D'accord. Mais maintenant, ils vivent à b e l l n

Ouais, beaucoup d'artistes qui vivent du côté de, de Berlin. C'est un deuxième album, hein, il me semble,、euh, sur un label qui s'appelle Repo Records. Repo Records、euh, tu、ouais. me disais que c'était un mélange de, de musique de, de film, musique du monde, de pop, un petit peu de tout. Il y a plein de choses dedans et beaucoup d'instruments. d o n、bon, euh, bon, on s'écoute ça Oui, allez. Comment ça s'appelle Forbidden Time. Et le groupe s'appelle Noblesse Oblige.

Oblige, merci Sarah pour m'avoir fait découvrir ce bien bel album hein, en tout cas. De rien.、Euh, Forbidden Time tiré donc de cet album No Exile, sorti,、euh, il est disponible hein, tout、il、à fait、dispo. sur le label Le Repos Records. C'est le deuxième album de ce duo franco-allemand. Franco-allemand.、Voilà. Et puis à l'instant, un petit Joy Division, pas besoin d'excuses pour passer un aussi、Classique. beau morceau de, de musique Joy Division Atmosphere, tout simplement.

Simplement parce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler du côté du fil à Saint-Etienne, notamment ce mercredi 15 octobre. Une soirée hommage à la New Wave avec la projection en avant-première du documentaire Joy Division. Ce sera à partir de 20h. C'est en partenariat avec l'excellent cinéma Le Méliès et tout ceci pour le prix de 5 euros.、Euh, on vous avait invité pour aller voir le film Contrôle. C'était l'année dernière.、Euh, bah, ce documentaire qui s'appelle Joy Division est sorti en Grande-Bretagne le

De mai dernier. Il utilise de nombreuses images d'archives, des extraits de concerts, des photos ou des bandes sonores et ça va ravir vraiment tous les vieux fans puisqu'il、ah, y a pas mal de, de documents qui étaient restés jusque-là totalement inédits.、Euh, de, de belles interventions aussi signées de, parmi les proches de Ian Curtis, hein, le, le chanteur maudit,、euh, notamment la, la journaliste Annick Honoré, on se souvient, hein, qui était très proche du chanteur.、Euh, très, bon, proche. très Très proche.、Ouais. <rire> euh, genre même、euh, sur le chanteur parfois.

Euh, les Au autres、euh, membres de Joy Division, on retrouve aussi,、euh, il est mort maintenant, Tony Wilson, hein, le patron du, du label Factory. C'est à partir donc de 20h et c'est suivi d'une scène ouverte à la nuelle.、Ah, c'est intéressant ça.、Euh, ouais, ouverte à tous les musiciens et aux groupes fans de Joy Division The Cure, Susie and the Banshees, Baos, Dépêche Mode,、o、OMD, New Order, Soft Cell. La liste est longue. En tout cas, tout est permis. Vous avez juste besoin de donner le nom de votre formation, le nombre de musiciens et les instruments et les titres que vous souhaitez jouer. Mais

Et、il faut f a i r e d e s reprises. Ouais, il faut f a i r e d e s reprises. Ouais. Et dans ce cas-là, le fil vous fournira batterie, ampli guitare, ampli basse, clavier, etc.、Euh, Inscrivez-vous directement à l'accueil du fil ou par email contact le-fil.com c @le ou n t t a c le-fil.com o par téléphone au 04 77 34 46 40. 04 77 34 46 40.、Euh, et puis la fête de la n e w w a v e qui va continuer ce

Vendredi 17 octobre, toujours au fil avec les concerts d'un duo lyonnais qui s'appelle le Naked Man. Et la venue, et ça c'est un événement du projet Nouvelle Vague, le projet musical de Marc Collin avec des places qui vont de 18 à 13 euros. Et pour la soirée de mercredi, le film plus la scène ouverte, c'est 5 euros du côté du、cool. fil. Ouais, c'est cool, hein?

Bonsoir. Label l e Rock, Label Rock, Label Rock, le meilleur du live. Le meilleur du live.、Ah, je vous avais dit qu'on avait gardé、euh, le meilleur、ah. pour la fin. Everything else, c'est le morceau qui ouvre、euh, l'album des Seed Matters. L'album、euh, est toujours disponible, bien évidemment, chez Because Music. Il est sorti au début de, de l'année 2008.

Et il s'appelle Ghost Days. Voilà ce dernier extrait. C'est avec ce morceau qu'on va terminer ce fort、euh, beau programme de ce soir. Ouais, très bien. Très、en、bien. Ce,、euh, dimanche、euh, 12 octobre, on sera de retour évidemment sur le 89-4 entre 18 et 20h la semaine prochaine. Simon、bien、devrait、sûr. être de retour aussi、euh, venir nous faire un petit coucou puisqu'il est parti faire les vendanges. Il est、Oula. parti,、euh, je sais pas. Enfin bref, je sais pas <rire> trop dans, dans quel état on va le retrouver, notre Simon, mais en tout、on、cas, vient il, vient. il est parti du, du côté de Sainte et du côté de Lyon. Donc,、euh, je suis sûr.

Qu'il y aura de, de beaux échos, de, de belles soirées sonores. Ça va être sympa. Il va voir les mains toutes rouges. Ouais, il va voir les mains toutes rouges. Il va nous, nous ramener un petit peu de pif dans le chat.、Ah, ça sera、bon. bien. voilà、euh, Sarah, tu vas aller évidemment, comme tout le monde, je le souhaite, du côté des Mardis du Grand Marais. On rappelle、ah. ce mardi, Jesse i Sykes and the Sweet Hereafter, une coproduction avec le papillon bleu, prix attractif de 6 euros. J'ai bien dit 6, 6 euros, euros, mesdames et messieurs. Et oui, il faut absolument、Donner. y aller.、Voilà. Euh, Sarah, peut-être une petite interview, peut-être de...

Euh, bah, pourquoi pas, en、G6、fait, hein, oui, oui c'est vrai,、ouais, euh, vrai. Autour dans le buffet des, des mardis du Grand Marais, c'est pour l e faire ça. Bah oui, faire.、Oh, dommage. Non, il faut、ah, voir. Trop faut dommage. r <rire>、euh, voilà, De bien belles choses encore sur le 89-4 la semaine prochaine. Votre prochain décrochage local, ça sera évidemment les infos de 7h30 demain avec Marilyn Belletête et puis Jacques qui sera de retour, lui, mardi, mercredi et vendredi pour les infos. Plein de choses à, à gagner hein, la semaine prochaine aussi, donc soyez fidèles au 89-4. Voilà, on va se quitter avec.

Stereolab, l'album s'appelle Chemical Chords. Ça fait trois semaines qu'on essaye de vous en、euh, caser un extrait, <rire> mais à chaque fois on est un petit peu trop court, donc on va se dépêcher, sinon ça va être encore le même souci. Voilà,、oh. One Finger Symphony tout de suite, dernier album de Stereolab. Sarah, merci et à la、Thank、semaine prochaine. You. Thank you. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Bye. bye.